La situation est, est telle que aujourd'hui sur le Pays Basque Nord, des archéologues de moins de 60 ans qui ont des autorisations de fouilles, on n'est plus que deux. Deux chercheurs de de Toulouse, hein, Marianne Deschamps et, et moi-même avec nos équipes bien sûr, mais en tant que vraiment que, que responsable de fouilles, il y a plus que nous. Bi kerilarri dila eta gainera estira hemen egiten duten lanaren pagatuak. Orai langabezian da Pablo Martikorena lan postua lagundua zuen orain arte eta elkarte guztierei gertatu zaien bezala hori desagertu da eta Marianne Deschamps ekirlariak doktore postu bat du Portugalen hemen go segitzen dute beraz benevolki Marjanek, Sibirun, Neandertal, lehenn gisonaren errestoak asterdzen ditu, eta Pablo ergarai ibarrian eskoaleriko lehenn hartzain laborarien errestoak ditu miniatzen. Eta uste du, naiz ezagutuak ezizan, lan horiek garantziskoak direla. Pablo Martikorena. Donc, vraiment les premières occupations humaines du, du Pays Basque, et moi sur les premiers paysans, donc c'est quand même des choses clés dans l'histoire du Pays Basque. Les, les premiers hommes et puis les, les premières traces d'agriculture et d'élevage, ça devrait quand même être porté par, euh, par nos institutions, quand même. Por l'instant, ça n'est pas alcal. Jakim behar da, ministeritzako finanziamentua gero eta gehiago lotzen dela tokiko instituzioen dirustatzeari eta hori gabe Ipagaldeko arkeologia ikerketak zalantza gorgian daudela.